Salut à tous et à tous, c'est Génération Manga épisode 521 Et aujourd'hui on va vous parler du concert animé nostalgique qui a eu lieu ce week-end Le Woodstock des génériques The Place to Be Et nous y étions, n'est-ce pas Christophe Salut, euh, oui on y était ce week-end au Grand Rex euh, Ça faisait des semaines qu'on vous en parlait Ce concert a enfin eu lieu, donc on va pouvoir vous faire un débrief complet de cette grande soirée Qui comptait parmi les plus fameux interprètes, chanteurs et chanteuses bien sûr De génériques, alors on, on a eu droit à à peu près toutes les années, les génériques cultes, les années Recrea 2, les années la 5, les années club d'eau, enfin bref, un bon programme qui a satisfait pas mal de monde, hein, donc il y avait pas mal de, de choses collector, on va dire, entre guillemets, notamment euh, Patrice Schrader avec euh, Peter Pan. Ça, c'était une exclue, parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de chanter cette en chan live, oui, en live fait. sur scène. Comme ça, on a pu euh, découvrir qu'effectivement, c'est bien lui, malgré la voix aiguë et haut, qu'il qu a enregistré, c'est bien lui, hein, parce qu'il nous l'a fait en direct, en live, il n'y a pas de problème, c'est lui qui pit. Oui, Un incroyable, petit moment ça. En plaisir aussi avec euh, l'interprète de Raon. Ah oui alors là il faut que je vous raconte quand même parce que, donc, alors, donc on commence par une petite anecdote Attention le concert La soirée n'a pas encore commencé hein. On est dans la rue, là, voilà, dans la rue. Devant <rire> le Grand Rex Et donc forcément donc, euh, on est chaud bouillant Bien sûr hein. alors il y a nos confrères euh, D'une autre radio qui sont venus un petit peu euh, Prendre la température hein, Là bas bon, sur un truc sur place un truc régional. Donc ils nous ont un petit peu demandé euh, Ouais mais est-ce que c'est normal à votre âge <rire> De devenir un concert générique Est-ce que c'est pas Asbin enfin vous connaissez le train train vous connaissez les trucs habituels des journalistes. bon bref. et donc on répond et on, on, donc on pousse un petit peu la chansonnette et vla pas que Michel Anderson himself, le chanteur de Rahan vient vers moi et me demande, ah mais vous connaissez des chansons parce que vous pouvez m'en chanter et bah, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante Chantez-moi Rahan <rire> donc je lui ai chanté Rahan et, et donc j'ai eu de la bouche de Michel Andersen un compliment en me disant que, que, il était, que je la connaissais bien par cœur et que je la chantais bien et qu'en plus il y avait un moment qui n'était pas évident selon lui à chanter et que je m'en sortais magnifiquement alors ça, ça me touche beaucoup et, et en plus il a même pas parlé donc de, de cela dans le concert, quand on l'a interviewé, il a dit bah écoutez, euh, en arrivant, là j'ai croisé des petits jeunes qui ont chanté Raan ouais c'est nous <rire> Comme quoi ça prouve qu'elle qu marche bien cette chanson et effectivement donc on a pu entendre Michel Anderson nous chanter Raan et donc euh, nous confirmer l'anecdote que je, je vous avais déjà parlé il me semble sur, euh, sur cette antenne hein. Je crois que je vous avais donné l'information Comme quoi il avait enregistré la chanson en deux temps Une première fois il l'avait fait à sa façon Et ça n'avait pas plu à Vladimir Kosma Donc il, selon ses propres mots il a dit écoute c'est très bien mais j'en veux pas <rire> Et en lui disant Que c'est rare le héros C'est pas toi donc il faut me la chanter De façon plus linéaire, plus statique Et donc il l'a fait comme ça Et c'est celle-là qui a été gardée et enregistrée Et donc on a pu profiter Un petit peu plus de l'interprétation Telle que lui il la voyée la première fois Parce que comme il nous la chantée, C'était légèrement différent effectivement du disque. On sentait qu'il avait plus envie de la faire à sa façon et c'était très sympathique. D'ailleurs, à part nous, personne ne l'a reconnu. <rire> Parce que c'est vrai que ce n'est pas un artiste. Il fait beaucoup de choses. Hein. Il a notamment un groupe où ils reprennent mmh. euh, des, du rock un peu américain, style, euh, enfin, entre la country et le rock. Enfin, vous voyez le truc Plutôt sympathique. Mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui est sur le devant de la scène, donc, euh, qui est très peu connu pour ce générique, hein, qui est le seul. Qu'il a interprété d'ailleurs, euh, il nous disait que bon, il était plutôt un homme de l'ombre. Il, il avait un petit air de rahan avec sa chevelure Exactement. blonde, longue. <rire> Donc... Exactement. <rire> euh, voilà. Enfin bon, on a été à sa rencontre. Il était très sympathique. Voilà. C'était un petit avant-goût avant le concert. C'est plutôt mm -hmm. sympa. Hein. Et d'ailleurs, il nous a dit qu'il n'a même pas lui-même le 45 tours de Raon. Oui, parce f... s'il est rare, ce Vous 45 tours. Vous pensez bien qu'on a profité pour lui demander, étant donné qu'on n'arrive pas à trouver la chose. Si d'aventure, il en a vu quelques-uns à la maison, ça aurait pu être sympathique. Et eh Que nenni, malheureusement <rire> Je suis très triste, sachez que je n'ai toujours pas ce non plus. Voilà. Mais pas question d'acheter 80 euros ou plus. Hein. Voilà, C'est un disque qui est assez cher donc, sur les, sites de, les fameux sites d'enchères mm. ou, ou autre on va dire, salon du disque. Donc si vous l'avez, si euh, si aussi, gardez-le précieusement, parce que c'est un petit collector, un petit trésor quand même. Ou offrez-le-moi. <rire> Et puis c'est Vladimir Kosma, on en a parlé, un des plus grands co compositeurs de soundtrack français. Français, hein, bien sûr. Mmh, ah il oui, faut, faut le remettre à sa place quand même, hein, parce que c'est bien mignon, Vladimir Kosma, mais ça vaut non, pas jamais un au Koyama. Il a fait de, de très jolies choses quand même, hein, notamment euh, sur euh, les mondes engloutis pour ouais. les séries animées. Il a fait énormément de musique de films. Ce qu'il faut savoir, c'est que les musiques de films de Malimir Kotsma sont connues dans le monde entier. C'est quelqu'un qui a une reconnaissance mondiale. Là, au Japon aussi, on le connaît. Exactement. De, bah, de par les films pour lesquels il a fait la musique, hein, qui, qui étaient des grands classiques, par exemple, les, les films de Pierre Richard ou plein de films de Claude Zidi, qui se sont très bien vendus à l'étranger. Qui étaient à côté titrés au Japon. Parce que vous savez que au Japon, les sous-titres, en fait, ils sont à côté. <rire> euh... La culture oblige. Voilà. Et donc, euh, cette fameuse soirée samedi, donc j'espère que vous y étiez, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Si vous étiez présent, avant d'en discuter, on pourrait peut-être, justement, euh, est-ce que tu pourrais nous euh, lancer le générique de Raon Non mais préviens-moi avant, je ne suis pas prêt là. Tu ne dois y en a pas à être prêt. Non, parce que comme... Euh, voilà. Ok, alors en attendant que tu nous mettes le générique de Raon, alors pourquoi ce générique Parce qu'il nous met bien dans le, en entrain, là, bien dans la pêche, une belle orchestration. D'ailleurs, au niveau de son interprétation sur scène, là, on y était, c'était vraiment euh, oh, était génial. Belle, ouais. belle interprétation. Alors, Le Grand Rex, euh, pour vous situer un petit peu, pour ah, les auditeurs toi, qui ouais. ne connaissent pas, c'est une salle qui est, égale, qui est également pardon, un cinéma. C'est une vieille salle de, de Paris. C'est une salle qui a, qui a démarré il y a, oulala, il y a très, très, très longtemps. Ah, donc, oui Au Tangelis y a, de Naguère. Il y a presque un siècle hein, maintenant, je crois que c'était dans les des années 1920, regardez sur internet, c'était quelque chose comme ça, qui c'était était déjà un cinéma. Donc dans laquelle euh, on fait également des spectacles. Alors l'inconvénient de cette salle par contre, c'est qu'elle ne se prête pas forcément à de la musique, à du concert. Alors, euh, Donc il y a une acoustique qui n'est pas très bonne malheureusement. J'ai certaines personnes qui étaient au balcon oui. qui m'ont dit ne pas entendre les voix. Voilà, donc ça c'est ah, un, un peu embêtant. Un, un petit peu dommage pour cette salle, mais c'est vrai que de par sa configuration, c'est une très jolie salle. Ah, c'est plutôt sympathique comme lieu pour, pour un concert. Voilà, voilà, voilà. Et, Et donc, entre autres, donc, dans cette salle, il euh, y a également à côté euh, de plus petites salles où on peut faire des projections. Il y a aussi ce qu'on appelle le Club Le Grand Rex, qui est une boîte de nuit qui souvent euh, propose des soirées privées. Alors, je me rappelle notamment, je vous en avais parlé, quand il y avait eu la fameuse grande soirée Retour vers le futur pour fêter le fameux anniversaire de, de la saga, donc en octobre 2015, donc il y a quelques mois. Après euh, bah, la trilogie euh, et tous les invités, enfin etc., la, soir la grande soirée diffusée au Grand Rex, la suite se passait jusqu'à 5h du matin, dans le club. Voilà, mmh. vous voyez, donc euh, c'est plutôt... Euh plutôt sympathique comme, comme endroit le Grand Rex, on peut faire plein de choses et puis c'est un cinéma aussi, il y avait les salles de cinéma au dessus hein, qui passaient oui. les films euh, voilà et bah du coup on va se mettre rare, alors c'est parti, voilà et pour euh... se mettre en jambes un peu et pourquoi le jour pourquoi la la pour l'enfant le pour tu sais des âges farouches. O uh... La vie est un cri Raon. Dis pourquoi le jour, la nuit Voilà, ça, c'était assez exceptionnel. Hein. Euh, donc, le chanteur de Rang, le chanteur de Peter Pan, exceptionnel, qu'on n'avait jamais entendu. Et aussi euh, Isabelle Guillard pour Cat Size, euh, que c'est sûrement la seule fois aussi où on, oui. on l'entendra. D'ailleurs, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu euh, la série. En plus. Même oui, maintenant. Oui, quand donc, même, euh, ça doit être l'une des rares ouh, à jamais avoir ouh. vu la série. Donc, en fait, elle a fait cet enregistrement sans connaître... Euh, bah, ce dessin animé japonais, tout simplement, c'est un petit peu particulier, c'est vrai. Il faut dire qu'elle est plus euh, bah, dans un trip comédie, elle est comédienne à la base. Mais plus théâtre, choses comme ça. Et donc, euh... ah, par contre, elle nous a donné une, euh, une anecdote intéressante. Mm -hmm. Elle nous a dit qu'elle avait fait un autre générique, mais bizarre, il y a bien des années avant 4 ouais, d'ailleurs. Une émission scientifique qui apparemment aurait un générique chanté par elle. Alors reste à savoir le, euh, laquelle, qu'est-ce que c'est que quoi que qu'est-ce Alors ça, ça vaudra peut-être le coup, on va l'investiguer, d'essayer de retrouver la chose parce que ça, ah ouais. ça a l'air plutôt particulier. Ça, ça, ça m'interpelle un peu, un générique d'une émission scientifique, qu'est-ce que ça peut bien okay, donner, ça peut bien donner. Ça, c'est vraiment bizarre. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi, euh, qui était prévu au tout dernier moment. Hein, je ne sais même pas si on a eu le temps de vous l'annoncer à euh, Génération si, si. Manga. Si, si, si, on, si on, on avait dit que oui. c'était le, le bonus. Voilà, euh, le petit bonus en plus. Nadine Delanoé, donc, euh, pour chanter Maya à l'abeille. Donc, voilà. donc ça Tout ça, c'était des exclusivités. Alors, on n'avait pas le droit de filmer, mais euh, je pense à vous hein, qui n'avez pas pu venir et ou qui ne m'écoutaient pas quand je dis un milliard de fois que c'était The Place to Be. Donc, euh, je vous ai mis sur YouTube les prestations, ces prestations dont on vient de parler donc de chanteurs exceptionnels. En revanche, vous n'aurez pas le reste, hein, parce que le reste, c'est un peu plus courant, on va dire. C'est un peu moins rare. Et donc tout ça a été réorchestré avec un vrai orchestre derrière, contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont l'air de dire sur Internet, n'est-ce pas euh, Donc j'insiste bien sur le fait qu'il y avait les instruments avec l'orchestre derrière, les chœurs aussi, et que c'était euh, vraiment et que super. Parce qu'il y en a aussi euh, qui se sont plaints qu'il n'y avait pas d'image derrière. Non mais on va à un concert les enfants, on ne va pas à la Blue Bibulga Night. Donc le but c'est pas d'avoir des images derrière. D'autant plus que si on met des images derrière, il faut négocier les droits euh, des 40 trucs euh, qui appartiennent à des trucs différents, à des studios différents. Euh, enfin, un bordel monstre, je vous raconte même pas. Donc, voilà. Alors, je vais apporter un petit bémol à ce que tu viens de dire. Oui, oui, vas-y. Je trouve que c'est quand même sympa. Alors, après, je comprends les, les problèmes de droit, etc. Surtout sur euh, une salle comme le Rex. Hein. Au niveau des droits, c'est un petit peu particulier. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais bon, c'est un petit peu plus compliqué que dans certaines salles de province, on va dire. Mais c'est vrai que ça donne une dimension supplémentaire quand on a les images en format géant derrière euh, pendant la chanson. On le voit par exemple avec notre ami Michel, c'est vrai que ça donne une dimension qui est assez sympathique quand même. Oui, oui, c'est un, un bonus mais... qui n'est pas inintéressant. Mais bon, voilà, quand on quand veut on être... On peut regretter quand, ce manque. Quand de... on veut être légal, on ne peut pas parce qu'avoir euh, les droits de, de 40 trucs différents, d'auteurs de, de, différents, c'est impossible. Et puis ça demande encore du pognon et compagnie, et c'est ingérable. Alors si vous voulez que coulent les concerts avant même qu'ils aient lieu, c'est vous qui voyez, hein, moi je dis ça. Hein, voilà. Et ah, en plus, autre bémol, il y a eu des images pour euh, le Pegasus Symphonie euh, de la semaine d'avant. Et comme elles étaient en inadéquation avec les musiques euh, qui passaient à ce moment-là, les gens resbetaient aussi. Alors tu vois, on respecte tout le temps, donc ça va jamais, quoi. Donc voilà. Donc euh, à tout prendre, tu vas voir un concert, tu vas voir un concert, tu vas pas voir euh, une projection. Voilà. Bah, après, dis. ça dépend du concept qu'on veut diffuser, et de la mise en scène euh, qu'on propose au public. Bon là, apparemment, c'était pas leur, leur objectif. Hein, on était plus axé sur de la, de la musique live, tout simplement, du concert. Mais oui. Voilà, c'est un petit regret Qu'ont certains fans, euh, chose que je peux comprendre. C'est une personne qui a dit ça. Hein. Ouais, Après, moi, j'ai eu d'autres égos aussi, mais bon, oui. bon. Après, vraiment, comme je vous dis, faut. Mais c'est quelqu'un qui n'y était pas, je précise. Ça dépend du concept euh, de, de, que la production a voulu mettre, qu'il a été plus orienté sur le live, sur l'effet live. Donc, c'est vrai que si on est sur un effet live, donc orchestre, artiste à apprécier, bon... Voilà, c'est un, un vrai un... concert Il un y a Sardou, il un... n'y a pas des images derrière C'est euh, quelques années, il le faisait Ah ouais Il mais... mettait quoi C'est un choix, des, euh, des plages, euh, la mer... Enfin, ah, des bah, trucs si c'est pour est mettre ça, euh, alors, franchement... C'était un, un petit peu particulier, parce que lui était sur scène, mais on voyait que lui, parce que le, le groupe était caché dans une fosse tout en bas Ah bah bravo, ah bon. tu vois, donc quand même, je préfère qu'on voit l'orchestre et les chœurs, quand même, c'est mieux Bon, c'était une aparté, donc il y avait ces, ces artistes, hein, avec des petits bonus, alors... Euh, Un petit clin d'œil, moi je voudrais passer un petit coucou à Liliane Davis. Elle a, elle a clôturé le concert. Oui, magnifiquement. Magnifiquement, alors avec sa superbe voix, elle a très bien interprété Edgar. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, euh, bravo Liliane. D'ailleurs, Liliane a été présente tout le concert en tant que choriste aussi. Parce que oui, ce qu'on ne vous fait. a pas dit, là c'était plutôt sympa comme, comme idée, c'est que bah, lorsque chaque artiste euh, interprétait euh, ses génériques, ses tubes, En compagnie de l'orchestre live, il y, avait, live pardon, il y avait aussi les choristes à côté, euh, dont Liliane Davis faisait partie, avec Patrick Schneider. Et c'est mmh. vrai que ça donnait un petit côté euh, vraiment sympathique. Et puis ils ont bien assuré euh, toute la soirée, les choristes. Donc euh, oui. là, moi, je dis chapeau. Et euh, vraiment, l'interprétation de Edgar, euh, là, pour moi, c'est un des, des, des, des bons moments, des meilleurs moments de cette soirée. Elle ah, a là, vraiment assuré, Liliane. Bravo. Donc je lui fais un petit coucou. Alors, on ne va pas vous taire euh, plus longtemps euh, la, la, la grosse surprise de la soirée. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui n'était pas forcément prévu euh, et qui donc du coup n'est pas monté pour chanter euh, sur scène. Il s'agissait bien sûr de Francine Chantreau et Martine Lator qui sont les choristes de Dorothée et qui sont aussi des interprètes de générique puisqu'elles ont chanté euh, La Mune Adia le secret de l'eau bleue Salut les petites sorcières tous ces trucs là et donc j'étais assis pas loin en fait j'étais juste euh, le rang devant Francine Chantreau et euh, Martine Lator donc qui sont aussi les cousines de Dominique Poulin Exactement. qui chantaient euh, Candy euh, sur la scène alors je sais euh, ceux qui étaient là ils sont en train d'écouter et de, de dire mais qu'est-ce qu'ils racontent on s'en fout Francine Chantreau et de Martine euh, ben non moi, moi je m'en fous pas <rire> et moi c'est beaucoup plus important pour pour moi, que l'autre personne qu'on connaît vaguement qui était là, qui était Dorothée, mais ça, c'est pas la peine d'en parler. Voilà. Et Dorothée <rire> qui est quand même venue sur scène pour, oui, euh, sous la pression pour des gens saluer ses force, fans, saluer, hein, ouais. il faut le dire, euh, parce ils étaient nombreux dans la salle. Bah oui, bah c est, c est, c est, c est, je regrette un peu que Dorothée soit venue parce que du coup, elle a accaparé la, un peu trop l'attention tension, et euh, quand ça a été le tour, par exemple, de Claude Lombard de venir, et ben quand Olivier euh, fallait lancer le truc, tout le monde disait « Dorothée, Dorothée, Dorothée !» Bah non, non, c'est Claude Lombard qu'on annoncer là. Voilà, donc, euh, voilà je, trouve ça un petit, je trouve ça vachement dommage. Donc voilà. Alors Claude, on en parlera tout à l'heure. On parlera Alors, de Claude tout à l'heure. Euh, donc là, on vous a parlé un petit peu de, de, des, des intervenants surprises, qui étaient des, des bons cadeaux bonus dans la soirée. Il y avait des têtes d'affiches dans ce concert. Donc il y en avait plusieurs, on va en parler. Donc il y avait euh, bah, notre ami Michel Barouille, le grand Michel, qui malgré quelques problèmes de santé à assurer, mais vraiment... Euh, Du tonnerre, grave de chez grave, hein, comme toujours il a il a envoyé euh, la patate vraiment la, pure, la, la... la patate ah, qui qu était avait un la petit banane peu souffrant ouais. dès qu'il est arrivé sur scène là, les premières notes là, de Bioman c'était les gens en transe les et donc là, là ça mettait bien vraiment là ça donnait le frisson mm -hmm. donc euh, il nous a interprété trois titres. Malheureusement, avec ses problèmes donc de, de Mais c'était prévu trois, de toute façon. Non, c'était cinq, ah, normalement. Qu'est-ce qu'il devait faire d'autre euh, Je ne sais, pas, sais les pas les titres, pas mais vu. par contre, c'était prévu cinq chansons. En tout cas, il a vraiment donné le change. On n'a on a pratiquement pas vu. Que ouais, si on euh, savait pas, on, on savait pas. pas, pas, pas il voilà, nous a fait Bioman, Le Tour du Monde en 80 jours. Et surtout. Et surtout, voilà. Sous le signe des mousquetaires, en entier, avec les trois couplets. Voilà, C'est-à-dire, quand vous plaît. on a 20 ans et quand on a la chance, ça voilà, y était tout... enfin. Il y avait les trois couplets, absolument. Parce que je vous rappelle, donc à l'époque, quand c'est sorti en 45 tours, il y a eu trois couplets, mais la musique instrumentale n'était que la version courte. Donc, ils avaient bidouillé, ils avaient mis trois fois la version courte. pour euh, voilà. Et après, quand euh, Logarithme a sorti donc, le single, euh, ils ont fait enregistrer Michel sur euh, le playback japonais. Donc, il y a des, des ponts musicaux en plus, mais qui y a du coup un couplet en moins. Et donc, du coup, c'est la première fois qu'on avait euh, toute la musique et tous les couplets. Voilà. De Soulcine des Mousquetaires. Voilà. Et encore bravo à Michel. Euh, vraiment, euh, il a assuré. Mmh. Ça a été un... Alors, il y avait donc, en tête d'affiche également, il y avait Valérie Barouille aussi. Eh oui, ça fait Valérie, comme d'hab, toujours au top. Euh, excellente prestation. Une énergie, une, une banane, mais fantastique. Elle est là pour mettre l'ambiance à chaque fois. Franchement, oui. c'était. Ah, bah, C'était. Fantastique, extraordinaire. Donc, elle nous a chanté Emi Magique, mm -hmm. entre autres. Hein. On ne l'avait pas eu à Tours, d'ailleurs, Emi Magique. Oui, parce qu'il n'y avait pas concert. eu assez de temps. Voilà, il avait fallu faire une sélection. Mm. Euh, C'est Crémi, entre autres, enfin. Et Jeannet Serge, bien sûr. Alors là, ça a été euh, le ah, grand bah, ouais. dans la salle, tout le monde. Il euh, y a ah, des oui. gens qui Mais se sont ah, ouais. levé la, super, <rire> la superbe ambiance. En tête d'affiche, on avait également, euh, avant de parler de, de Monsieur Minou... <rire> mm. On avait notre tête d'affiche qui était Claude Lombard. Alors, Claude Lombard, ça a été un petit peu compliqué pour ce concert. Malheureusement, Mais... il faut quand même qu'on vous en parle. Ah oui, forcément. Parce que vous ça avez a fait partie de la, de la soirée. Voilà, ouais. vous avez dû en entendre parler. Donc, on va préciser un petit peu les choses. Donc, Claude était en tête d'affiche, effectivement. Alors, c'était une grande attente des fans. D'ailleurs, il ne faut pas s'en cacher, il y a beaucoup de fans qui étaient venus pour voir Claude. Parce qu'elle oui, contrairement... qu n'a encore jamais monté sur scène Exactement. pour chanter les génériques. Euh, on apprécie Michel, Valérie, etc. Oui. Mais on les a déjà vus sur scène, et ça. on pourra encore les voir sur scène, alors que Claude n'avait jamais fait de soirée de ce type pour voilà. interpréter les années La 5, par exemple. Elle n'a même jamais euh, chanté les génériques Donc c'était une live. première, donc, mmh. euh, vu que les années La 5 sont des années cultes pour beaucoup, mmh. et qu'il y a beaucoup de fans de, de Claude. Oui, puis Claude est quand même, avec Bernard Minet, en pole position sur le nombre de génériques oh, qu'elle a génériques. interprété. Euh, les gens attendaient ça avec impatience. Malheureusement, pour des raisons de santé, Claude n'a pas pu euh, bah, assurer sa prestation. Donc, euh... donc elle est quand même venue hein, voilà. pour nous expliquer euh, ce qui se passait, en fait euh, elle a eu un problème avec la climatisation d'un avion qu'il avait ramené de Prague Et euh, donc euh, elle s'est mangée la clim pendant tout le voyage et euh, elle a pl en plus chanter et tout ça et donc du coup elle avait plus de voix ou presque En tout cas elle, elle était dans l'incapacité euh, physique, euh, enfin vocale on va dire, de, de chanter malheureusement, alors elle a quand même essayé de forcer un petit peu pour nous faire un tout petit bout de embrassement Lucie histoire Voilà, de... on a eu un petit embrassement Lucille à Capella, voilà. un petit bout, ça c'était plutôt oui, sympa. Voilà, mais elle a pas pu malheureusement honorer les chansons qu'elle devait faire, à savoir Une vie nouvelle d'après le programme. Oui. Euh, j'en profite aussi pour parler un petit peu du programme Ah voilà j'allais y venir mais c'est très bien Vas-y voilà, lance donc, le sujet euh, voilà, euh, alors, euh, Moi je ne connais pas les programmes De ce genre de concert j'en ai jamais vu avant Donc je ne sais pas comment c'est censé être hein, Donc toi tu es sûrement oui. plus calé sur le sujet C'est pas comme ça d'habitude Ah bah tu me rassures <rire> euh, Donc euh, bah écoutez 10 euros mm -hmm. Force est de constater qu'il était assez maigre hein, Je sais pas ça doit faire une dizaine de pages à tout casser Peut-être même moins Et, euh, et puis euh, c'est le néant total -dire De grosses photos mais rien de Pas de texte, pas cette liste de la euh, Enfin, euh, tu, tu vas en parler mieux que moi, puisque tu t'y connais sur le sujet. Alors, explique-moi ce euh, qu'on était bon, en droit d'attendre. Euh, L'avantage, enfin, on va dire, par rapport à la nature du programme, c'est vrai que bon, 10 euros n'était pas trop, trop cher encore. C'est plus cher être... d'habitude Ah oui. Alors, par mmh. contre, les programmes de tournée... Les, les grosses tournées hein, pour mmh. les artistes, donc c'est plus fourni, mais c'est plus 20 euros le prix. Alors il est vrai par contre que les programmes de tournée sont quand même beaucoup plus intéressants, beaucoup plus fournis. Vous avez 30 voire 40 pages, de belles ouais. photos en couleur, souvent inédites, voilà. euh, des rétrospectives, enfin une petite story si vous voulez, une petite biographie, euh, le programme de, des chansons, parfois, pas toujours, euh, de l'artiste mmh. qui, va, qui va faire le, le concert ou du groupe. C'est vrai que là on était un petit peu déçus, on est resté un petit peu sur notre faim parce qu'hormis une belle couverture glacée dedans, vous avez 5-6 pages. Donc il y a euh, les titres de la soirée avec les deux parties puisqu'il y avait un entracte, les photos des artistes et, et puis c'est tout, c'était vraiment le minimum syndical. Ouais. Alors il s'est bien vendu, il était en rupture de stock avant la fin de la soirée. Ah oui Oui. Ah bah j'aurais cru qu'ils en avaient sur les bras parce qu'ils ont quand tout. même bien... Non non du tout, à la pause il y a des gens qui ont été rachetés et donc il n'y en avait plus à ce okay. moment-là. Donc je pense que c'est plus l'effet euh, euh, coup de cœur, je me garde un petit souvenir de la soirée. C'est plus un souvenir de la soirée. Pour dire voilà, parce que c'est vrai, voilà. qu ils avaient fait que ça, il n'y avait pas de t-shirt, contrairement à d'habitude, la fée sauvage fait des t-shirts, mmh. des petits goodies, etc. Là, il y avait que le programme, donc les fans se sont rués dessus, mais c'est plus pour garder un souvenir de la soirée que pour, euh, on va dire, le la nature même du, de l'objet qui est assez mmh. maigre. Il faut, oui, faut, faut cool. le dire, il faut être ouais, parce honnête. moi personnellement, j'en ai pas voulu 10 euros pour ça, négatif. Hein. Et en plus, sur, sur le pancake, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une petite faute d'orthographe euh, sur le programme avec l'Académie des Ninjas. Euh, donc les gars, franchement, faites attention quoi. Euh, à ça. Là là là. Voilà. Et donc, euh, puisqu'on parle des têtes d'affiches... En tête d'affiche, on avait aussi Bernard, Bernard Minou, Minet, bien sûr. Oui, d'abord qui a fait Donc, une, pre une première, une première, première chanson, Goldorak, voilà, go et puis qui est revenu après enfin, pour enfin en faire pour un un interpréter, plusieurs pardon plusieurs titres. Mm -hmm donc on a eu droit au chevalier les deux enfin... des chevaliers euh... oui les deux, oui, deux. Oui. c'était plutôt sympa ça parce que oui. dans ses concerts habituellement il fait pas forcément ah, si, les il deux il fait les si il deux, fait deux tout le si, temps si si, si oui. moi, à chaque alors... fois que j'ai vu moi c'était euh, toujours les bah, deux rappelle-toi à Monaco il n'avait pas fait les deux par exemple ah, oui. c'est un oubli alors peut-être je sais pas mais enfin ce qu'il y avait de bien euh, aussi c'est qu'il faisait euh, des chansons qu'il faisait moins souvent voilà, c'était déjà. Puis surtout le collège Foufoufou Que je crois que je n'avais jamais entendu chanter. moi. Si, on l'avait eu, on hein, eu à Monaco. Alors à ouais. Monaco, on avait eu. C'était plutôt sympa ce concert. Moi bon, déjà parce qu'on avait vu euh, donc euh, framboisier. Framboisier. Ouais. Après le concert, on a eu la chance de, de, de, de voir, de passer quelques minutes avec lui. Et miné. Mais surtout parce qu'elle était spéciale cette cette liste. Donc il y avait eu les samouraïs de l'Éternel, mais version euh, inédite. C'était voilà, une version refaite au clavier, etc. Euh, style un petit peu balade. C'était sympa. Et il y avait eu le, le collège Foufoufou. Voilà. Et puis Robotech aussi. Euh, il avait fait à cette occasion, exactement. mais un peu avec de la batterie. Tandis que là, il exactement. nous a chanté Robotek. En il a fait un petit truc à la batterie, oui, c'était voilà. sympathique, ça bien aussi. En coeur, bien en cœur, comme il faut. Ouais, ouais. Donc ça, c'était les têtes d'affiche. Après, on va vous parler des autres invités. Euh, dans quelques instants, tu peux nous mettre un petit morceau. Alors, je vais mettre un petit morceau. Donc de quelqu'un qui était présent, mais voilà, qui n'a point chanté. Oui. Voilà. C'est euh, donc de Francine Chantreau. donc je dis qui était dans la salle. Et oui, vous l'avez peut-être pas vu, mais euh, sachez que c'est l'interprète de Nadia le secret de l'eau bleue. C'est ça que je vous propose de vous mettre maintenant. Voilà. de bleue. Voilà, donc euh, dommage que Francine et Martine soient pas montées un petit peu, mais à mon avis, elles connaissent pas leur chanson les génériques. À mon avis, elles ont enregistré une fois, et puis basta. Euh, mais c'est quoi ce truc-là J'ai chanté ça, moi, je pense. Ouais, j'ai pas pu trop leur parler, j'ai juste pu faire une photo avec parce que bon, elles étaient pas là pour ça, elles étaient là surtout pour euh, voir leur cousine. Hein, donc, euh... mais tu vois, mais calculé. Alors il y a, y a, y a, y a quelqu'un d'autre qui a bien calculé. Euh... Non pas Francine et Martine mais Dorothée puisque ça, fait, ça faisait 30 ans à peu près qu'elle l'avait pas vue et donc du coup elle a voulu euh, avoir un petit bisou de Dorothée, il s'agit bien sûr de notre amie Marie Dauphin. Oui alors Marie, euh, une des grandes euh, valeurs sûres de la soirée oui. mais aussi un grand moment pendant le concert, une énergie, une énergie folle, elle a vraiment bien assuré, elle a mis une ambiance mais de folie, il faut, faut le dire, hein. ça a commencé avec Lady Oscar puis après on a eu Clémentine. Mais vraiment, on voit qu'elle s'éclate sur scène. Elle a vraiment plaisir à, à faire ce qu'elle fait. Et surtout, c'est très communicatif. Hein. Très grande ambiance en bas, les gens se lever, etc. Vraiment, elle a assuré le show. D'ailleurs, Marie, qui était en dédicace donc, le lendemain du côté de Bastille, Pour oui, parce que. que c'est son euh... 45 tours. Mais oui, parce que le, la fée sauvage ne voulait pas qu'il y ait de dédicace. Oui, euh, machin. Donc On y a... en parlera dans les points noirs, là. Donc, mais il y a eu des dédicaces sauvages quand même, parce que nous, on a entendu les artistes à la, à la sortie. Euh, on vous en parlera tout à l'heure. <rire> voilà, il y avait plusieurs sorties avec plusieurs courants. C'était voilà. marrant, on vous en parlera. Mais bon, c'est vrai que ma, euh, Marie a vraiment bien assuré. Donc, euh, quand on voit ce que ça donne sur scène, on n'a qu'une hâte, c'est la revoir euh, pour un concert un peu plus complet. Parce que franchement, elle a, elle a assuré euh, grave, Marie. Et elle est tout à fait accessible donc si vous la oui. voulez pour vos soirées et compagnie c'est totalement jouable j'en profite aussi pour faire un petit très coucou euh, à notre ami Sylvain qui était là aussi et qui s'est quand même tapé tout le trajet euh, depuis Nice et puis surtout le, le retour à Nice euh, d'une seule traite après le concert ou presque euh, donc on lui et fait là, un petit bravo coucou Sylvain de très devin, courageux ah ouais, parce que nous on était KO déjà en arrivant à Clermont donc on était avec lui hein, et puis après il a dû continuer encore 6 heures de route jusqu'à chez lui donc euh, voilà pour vous dire qu'il y a des gens qui se sont bougés et qui ont fait Des gros efforts, 10 heures de route pour aller voir le concert, alors quand il y en a d'autres qui viennent de Paris, qui est trop loin, voilà quoi. Bref. De Paris en plus, il y en a. Qui oui, il y, y en a déplacés. de Paris, c'était trop loin. Euh, oh, ouais, ouais, C'est bon, pas exagères, les gars. Vous avez hein le métro, vous avez le, mais, le bus et hein, tout... Le qui euh. se moquent tant, hein. Mais il euh, ne faudra pas vous plaindre, hein. The place to be. Woodstock des génériques, je vous l'ai dit. Donc Marie, on en parlait, peut-être que tu vas nous... On va se repérer une petite chanson pour se rappeler un petit peu les bonnes années euh, deux avec euh, Marie hein, qui chantait des et génériques oui, oui. et puis bien sûr elle, elle se plaît à changer euh, légèrement les paroles pour les adapter à maintenant euh, quand on a seulement sympa, ça. 40 ans <rire> c'était sympa puis oui 40 ans c'était ouais. l'âge de base de la salle c'est ça amis qu'on a envie de rencontrer, Clémentine va nous guider. Euh, oui, donc euh, Marie qui vendait aussi euh, son 45 tours de BibiFoc, sa nouvelle version décalée, euh, ce qui est arrivé à BibiFoc euh, 30 ans plus tard. <rire> Et puis sa version ukulélé aussi, c'est assez spécial. Alors pour information, pour ceux qui se demandaient, ce fameux 45 tours est à 15 euros. Ce qui personnellement oui, est un vinyle, m'a. ma, ma re... ah, oui, à 45 tours, c'est un vinyle. <rire> oui, mais enfin je précise, parce que <rire> vu qu'on n'est plus, enfin, voilà, plus bah, bah, trop habitué à en voilà, voir. Voilà. Euh, À part dans certaines FNAC, c'est bien de préciser voilà, que personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu trop cher, 15 euros, surtout que j'aime pas spécialement la chanson. Oui, mais c'est un collector. C'est un collector, certes. Alors après, c'est vous qui voyez, si vous voulez euh, vous y mettre, mais moi, 15 euros négatif. C'est vrai qu'il y a quelques artistes qui sont revenus, qui sont rendus compte, qui il ne y reviennent avait pas d'ailleurs. Une vraie <rire> demande du vinyle. Euh, ils sont toujours beaucoup plus chers. Hein. Euh, honnêtement oui, il y a des éditions oui. c'est un, bon, un album en 33 tours c'est 30 euros hein, donc, oui bon, non mais je sais je... mais justement pour euh, 15 euros de plus je préfère un 33 qu'un 45 tu vois c'est ça le truc oui est mais là il y a une 45. édition limitée donc oui, bon ça peut justifier un petit peu ah, mais je dis pas que c'est pas justifié je dis simplement que moi je les mettrais pas voilà c'est tout et l'avantage c'est que si vous le commandez directement pas l'intermédiaire elle de... vous dédicacera voilà absolument. vous l'avez en dédicacé en plus euh, votre prénom et tout c'est oui, oui, plutôt sympathique ah mais je vous dis pas de pas l'acheter je dis simplement que moi je le fais pas voilà donc c'est il y a peu d'artistes de, peu de, de, de, français hormis euh, les grosses pointures c'est le Johnny euh, Farmer et compagnie qui sortent ce genre de, de goodies donc c'est à souligner voilà. Alors on avait également euh, monsieur Jean-Pierre Savelli oui. hein, qui euh, après euh, donc, deux chansons magnifiquement interprétées par euh, Franck Olivier est venu sur scène pour nous faire euh, ses tubes donc bien sûr bah, il y avait euh, du Xor, euh, du Albator et du Goldorak puisque c'est l'interprète Euh, des génériques. Euh des troisième générique, euh euh les troisième génériques. Estampillé à l'époque, les Goldies. Là-haut, voilà. là-haut, non, non, non, non. Voilà. Et le prince de l'espace, entre autres. Voilà. Un Tarus dans ton Goldorak. Ouais. Puis, bien sûr, Albator, 78. Donc, c'est pas lui qui chantait la version à l'époque, mais il y a eu quand même une, un pressage avec lui de, au chant dessus à l'époque. Apparemment, <rire> ça serait un disque où tu vois Albator en plus gros. Mais je n'ai jamais trouvé ce truc-là. Euh, contrairement au disque, parce que vous, vous allez me dire « Oui, mais si, je l'ai à la maison, il y a marqué Jean-Pierre Savelli. » Oui, mais oui, non. Mais ce pas lui dessus. <rire> ce pas le bon celui, <rire> celui où vous avez Jean-Pierre Savelli en photo dessus, c'est quand même Eric Chardin qui chante sur le disque. <rire> donc, voilà. Voilà, alors, il faut rappeler, voilà, euh, Monsieur Eric Chardin, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, mm -hmm. était un artiste… Dommage, euh... parce que sinon, il aurait été là, je pense. Exactement. Mm -hmm. C'était un artiste des années Yé-Yé. Yé-Yé yé rôtel. Les années 60 <rire> qui écrivait des chansons pour beaucoup d'artistes également. Il euh, y a eu ce fameux duo avec, euh, avec euh, Slod, à l'époque, mm -hmm. qui était originaire de chez nous, hein. je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Ah, je euh, ne sais plus qui si se promenait dans le Puy-de-Dôme ah, à, oui à son tendre âge. Elle ne le fait plus maintenant Ah non. Elle pas pour maintenant, elle ne chante pas de générique, elle, donc elle ne m'intéresse pas spécialement. Et ouais. donc, M. Eric Chardin, euh, donc, euh, hormis ses tubes, on va dire, populaires, grand public, euh, composait aussi euh, des musiques. Et donc, il avait œuvré pour plusieurs génériques aux séries euh, en compagnie d'un euh, autre euh, compositeur très connu qui est Monsieur Didier Barbelivien. Mm -hmm. Donc, Eric charden faisait les musiques et Didier Barbelivien faisait les paroles. Alors, tous les deux ont travaillé sur Albator, entre autres, Sankukai. Voilà, donc ils ont changé les musiques japonaises pour mettre les leurs. Voilà. Ce n'est pas une bonne chose, mais bon, ce n'est pas grave. <rire> on peut dire quand même que Eric charden s'est plutôt pas mal débrouillé. C'est quand même, sur le Sankukai, par exemple, des musiques qui sont quand même pas mal. Ah oui mais enfin, quand tu regardes la oui. série en VO, mon ça gars, ça n'a rien à voir. C'est plus tout la même chose. On est d'accord. On va dire que <coughs> qu il s'est pas trop mal débrouillé par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Il oh, y a pire hein, chez Saban. Y a on a pas, attendu exactement. de la soupe. c'est pas, pas le problème. Mais enfin, si vous avez jamais écouté, oui, les musiques de Bomber X, par exemple. Aussi. Comparé aux musiques japonaises, c'est une catastrophe. Tout à fait. À part le générique. Voilà. Et si vous avez jamais euh, vu Suncookai en VO, euh, vous n'avez jamais vu Suncookai. Faites <rire> le test. Faites Franchement, c'est sorti en DVD collector, donc vous avez pas d'excuses. Me dites pas où est-ce qu'on trouve ça. Bon, Périx, malheureusement la VO n'est pas présente, et donc euh, voilà. C'est une expérience en et en VO, ça va vous changer la vie, croyez-moi. Ça, va... <rire> ça va passer du jour au à la nuit. Alors, monsieur Eric charden il nous avait fait aussi euh, la chanson de 11 pour une coupe. Oui, bon, enfin, c'est pas ce qu'il a fait de mieux non plus. Hein. Non, mais c'était dans le style mondial de l'époque. Voilà. Le mondial. <rire> voilà, il y, y a eu pire. Je citerai pas de. de... Ah, il y a toujours pire. Je citerai pas de nom, mais on a eu quelques génériques faits par une célèbre, célèbre pardon, firme avec deux lettres. Il <rire> y des choses qui étaient vraiment pas terribles, ouais, <rire> pas très comestibles enfin, ouais, on, on sait tous que que cette firme faisait euh, de la quantité plus que de la qualité. Et voilà. voilà. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y a quelques euh, génériques qui ont ma ferveur. Si je dis que c'est les deux premières lettres de l'alphabet, <rire> je ne vous dis rien. Donc... <rire> et donc pour en revenir, euh, voilà donc à Eric Chardin c'est lui qui avait composé la musique, interprété à l'époque le générique, qui a repris donc pour son spectacle et comme tu l'as dit pour ce fameux donc euh, disque, Monsieur Jean-Pierre savait dire. Voilà. Donc vous pouvez aussi acheter l'album Manga Story. Alors euh, il paraît, c'est, enfin d'après Jean-Pierre sur scène, euh, son disque euh, Manga Story devait être en vente euh, dans le salon, pas enfin, dans le même concert. Exactement. En Rex. Mais je l'ai point vu. Là tu vu toi Non. Donc il n'était y pas il présent. Il pas... y a quand même des fans qui l'avaient, qui lui ont fait signer donc euh, à la fin du concert, à la oui. sortie. Mais il y avait uniquement les disques de Télé 80 euh, sur le stand qui était à côté de celui de la production voilà, et, y et y les le disques programme. de Marie euh, de et le disque okay, de voilà. le disque de Marie. Moi je n'ai pas vu le disque de Jean-Pierre. moi non plus. Donc si, si quelqu'un l'a vu, qu'il nous le dise parce qu'on on l'a point pas vu, vu Bon voilà c'était pour dire alors tu as passé brièvement sur Franck Olivier euh, oui, juste avant là qui, qui a... a introduit euh, la euh, soirée reste <rire> en oui, oui non mais en tout bien tout honneur euh, non, mais je le a... précise non, franchement Franck Olivier il a été génial adorable je l'ai vu euh, donc euh, à l'entracte euh, qui était euh, donc euh, près des stands pour pouvoir euh, faire des dédicaces et voir les gens il était génial adorable j'ai chanté un petit bout d'Albert 84 avec lui c'était c'était fantastique et Franck Olivier a vraiment super bien introduit comme tu dis euh, le show euh, il a une patate euh, Euh, d'en faire euh, c'est absolument génial, bien sûr il a chanté Albator 84 et Astro le Petit Robot oui. euh, et il a voulu aussi euh, introduire parce que bien euh, sa, sa petite protégée euh, euh, qui était aussi euh, sur scène euh, Mélissa je ne sais plus quoi <rire> excusez-moi d'avoir bouffé le nom, euh, je vous redirai ça sur le Facebook, et, et qui était là aussi du coup, et qui euh, s'est aussi prêté aux photos Alors, tant qu'on était avec Franck Olivier, on faisait la photo avec Mélissa en même temps, hein, tant qu'à faire à ma foi, peut-être que c'est une future grande star, hein, qui sait, dire, ah bah regardez j'ai quand elle n'était pas encore super connue euh, Donc voilà, donc il nous a parlé aussi bien sûr de la bande Agrobo euh, Émission de télé de, du Luxembourg Du Luxembourg, tout à fait ça Voilà, qui, euh, qui, dont il chantait aussi le générique Et dont il était présentateur <coughs> euh, Excuse-moi, j'ai plus de voix, j'ai chanté tout le week-end <rire> euh, euh, euh, Avant de chanter les génériques en France Voilà, exactement Et donc euh, actuellement, il est parti donc, euh, se reposer fait avoir quelques vacances euh, au States donc cette ah semaine oui. il est au stats. ah mais tu sais tout toi, c'est génial hein. mais, mais il, il reviendra bien sûr il euh... reviendra, franco-olivier je pense que voilà c'était franchement c'est très agréable de l'écouter sur scène on aimerait bien que bah, qui pour d'autres occasions ouais. qu'il revienne chanter plus souvent c'est vrai que c'était voilà. apparemment il fait des, des petites soirées où bien sûr il fait un petit euh, mix medley vite fait d'Albator et d'Astro même pendant ces petites soirées il l'incorpore à, à, à son passage donc c'est toujours un, un peu sympathique alors il y a un autre grand personnage, grand chanteur qui fait des petites tournées euh, essentiellement à Paris et dans le sud, avec son groupe, les Dalton, attention, euh, oui. que moi du peu, et, euh, et qui chante aussi donc, à l'occasion, pendant ces petites tournées, mais à la guitare, donc en acoustique, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Alors, il y, euh... y a deux formules, attention, tu, ah, parles, alors, de de, -y. tu parles de Jean-Paul euh, Jean Jean Jean Jean Césari. Césari, le grand <rire> Jean-Paul Césari, donc il y a deux formules, il y a donc quand il effectivement fait des, des petites soirées, mais lui en acoustique avec sa guitare, Donc euh, Dans les bars ou uh -huh. soirées ambiance un petit peu, tu sais, où les ouais. gens dînent, par exemple. Donc là, il est seul. Et quand il est avec son groupe, les Dalton, donc il y a plusieurs, là, il y a la ZIC, y c'est un orchestre complet, c'est sympa. Et ils font des reprises des années 70. Il voilà. et... y a deux formules, en fait. Et, pour, euh, euh... et dans la formule 70, des fois, il peut nous caler un petit Nicky Larson. Il le classiques. fait à chaque fois parce que c'est une demande obligé. du public, il ah sait ouais. que c'est culte. Donc, euh, il nous fait au moins euh, le, le le premier... la principale, le premier de, de Nicky Larson. Alors, on vous donnera les dates, puisqu'il va être en tournée avec les Dalton, euh, justement, euh, donc, euh, cet été sur la côte. Oui, mais il va que dans le sud, malheureusement. Il va que dans le sud, ah. mais il va y avoir quelques dates euh, dans, euh, dans quelques semaines. Je vous en reparlerai. Uh -huh. et Donc, ça va être plutôt sympa. Donc, si vous appréciez Et l'artiste et l'homme, parce qu'il est très gentil. Euh, allez voir, vous allez pas une bonne soirée. On sent un peu timide soirée. quand même. Hein, parce il que quand il est sorti, mais... qu'il voulait faire des photos, il était un petit peu réservé. Il n'a pas, pas l'habitude. Euh... Ouais, ça lui faisait un petit peu bizarre. Bah, bien sûr, il n'a pas chanté que Nicky Larson. Il a chanté aussi le deuxième générique de Nicky Larson. Ouais, son exactement. prénom c'est Nicky et son nom c'est Larson. Et l'académie la, la, la, des ninjas, comme, culs, Ninja. comme écrit euh, sur le... Où de venir Un vrai ninja, voilà. mon petit on, Nicolas. On vous précise si, si, si ça vous dit rien. <rire> voilà, voilà. Et qui on était est passé la sur qui... la 5, et à la première diffusion, et après oui. dans le club d'eau. Et au club d'eau, ils avaient changé le nom Exactement. et ils avaient fait erreur enregistrer la chanson. C'était la même, mais en remplaçant académie par collège. Oui, allez, collège savoir, des ninjas. allez savoir pourquoi. <rire> je sais pas, il y a peut-être un souci avec le mot académie euh, chez Dorothée, Alors ça Je sais pas, mais problème. logiquement, <rire> moi, pour des ninjas, je vois plus une académie, vu qu'il y a un savoir, etc., qu'un collège, mais bon... Je sais pas. Alors là, c'est une info qu'on n'a pas, mais on va gratter, hein, on va vous trouver ça, il n'y a pas de raison. Probablement une idée de, de monsieur euh, azoulé ça. Ouais, ouais, je ne sais pas, peut-être. Euh... Parce qu'aussi au Club d'eau, on avait quand même cette petite manie de vouloir changer les titres des séries qui étaient passées ailleurs. Par Exactement. exemple, Embrasse-moi, Lucie, tout d'un coup, était devenu si Lucie, l'amour et euh, euh, rock'n'roll rock On ne sait pas pourquoi... Ah non mais celle là j'aime pas ce nom je vais changer le nom. Alors ils avaient peut-être euh, honteusement pompé sur le titre allemand qui est Rock and Roll Kids. Ah ouais donc, tu m'apprends euh, quelque chose. Donc euh, c'est pas très allemand y a... pourtant. non <rire> mais ils ont dû s'inspirer d'un truc comme ça comme c'est un groupe de rock ils ont dit allez hop les Allemands ils ont appelé ça Rock and Roll Kids on va appeler ça euh, bah, Lucille, comme c'est le personnage amour ouais. et rock and roll quoi. enfin je sens bien un truc dans ce style. C'est pas peut-être qu'ils avaient peur et a raison, je vais te dire, que embrasse-moi Lucie, ça faisait oui. un peu trop croire que c'était du shoujo pur bœuf. Ça en est. Exactement. Mais euh, ils ont voulu mettre un petit peu l'accent euh, sur le fait qu'il y avait les Beehives et que ça ça bougeait un petit peu plus, histoire que les garçons regardent aussi. Parce que moi, je sais personnellement, je vais te raconter une anecdote. @ma vie, tout le monde s'en fout. Euh, #ma vie, <rire> là comme on dit. Euh, c'est que moi, quand ça passait sur la 5, embrasse-moi aussi. Je voulais pas y regarder parce que euh, je trouvais le générique totalement mièvre. J'ai pas changé d'avis d'ailleurs. <rire> et euh, je croyais vraiment que c'était un cholo pur souche. Eh, embrasse-moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc pour pour gonzer Ça Ça m'intéresse pas. Et donc du coup, j'avais pas trop regardé. Moi, à force, ça m'est arrivé aux oreilles quand même euh, les performances des B de notre euh, regretté Jean-Claude Corbel qui chante les génériques, et aussi d'Olivier Tom. Et, euh, et puis finalement, j'ai regardé un petit peu les bi mais j'aime pas Lucille à la... et Rock'n'Roll, je vous le dis tout de suite, mais voilà quoi, donc c'est pour dire, hein. comme quoi. Hein. Alors, bah justement, tant qu'on parle de Lucille, alors moi je, je lance ah, tu lances. un appel. S'il y a un éditeur Lucille, où -tu <rire> que ça intéresse, qui a envie de faire plaisir aux fans, qu'il nous sorte un intégral, mais un vrai, qu'une qualité décente. Du son, des musiques, des chansons Euh, oui, mais euh, de la série aussi, pas euh, le coffret. Le DVD a était, était le DVD, pourri, C'était une catastrophe. Ah oui, à ce point. Franchement, une image, mais compressée, une qualité déplorable. Euh, C'est lamentable. Euh, on a eu vu des, euh, comment des, des repacks voilà. faits par des fans, des amateurs sur le net qui ont une bien meilleure qualité, ce que je trouve assez consternant. Même la diffusion sur manga était meilleure, non Était meilleure, exactement. Alors, cerise sur le gâteau, on nous avait fait oui, mais attention, il y a un bonus. Ah. Le disque, voilà. Alors, sauf que le disque, il est truffé de. Ouais, c'est un vulgar rip, être, de qui... est un rip, mais de, de qualité euh, médiocre, c'est même pas le mot. Ouais. Donc, s'il vous plaît, honte. c'est honteux, je m'assure. Pour les fans de, bah, de cette série, d'Achit Night, euh, si un éditeur est motivé pour sortir quelque chose de qualité, c'est pas le refus. Donc le vrai, message est... est passé. Je crois que c'est quand même dommage de sortir des produits comme ça. Ouais, donc, si vous n'avez pas le coffret, euh, ne l'achetez pas. Donc ne l'achetez surtout pas <rire> parce qu'au niveau qualité, vous allez être déçus. Voilà, Et ça ne vaut absolument pas le sur prix, manga. Euh... Ouais, ça sera de meilleure qualité, exactement. Voilà, voilà. Parce que euh, manga, le plus souvent, quand ils peuvent, bah, ils essayent d'avoir les meilleures euh, copies de master, en tout cas, des fautes de master possibles. Voilà. Alors, vous, vous, je vais vous chanter une petite chanson maintenant. Euh, c'est ah, euh... maintenant. Oui, c'est maintenant, ouais. parce qu'après, sinon, on n'aura plus le temps après. <rire> Mais je suis rassure, elle n'est pas très longue. Euh, c'est le générique de fin de Quel le survivant japonais Donc, et donc dans, dans, dans, dans, mon ami Kenshiro76 a écrit euh, des paroles en français qui est adapté donc pour faire ça donc je vais avoir la joie, l'honneur, le privilège de vous interpréter ça maintenant donc le générique de fin de Ken survivant en français euh, par, avec des paroles de Kenshiro76 à qui on fait un gros coucou et ah. comme ça vous pourrez me dire si ça vous plaît et euh, il a d'ores et déjà un petit peu gratté ah. pour vous faire d'autres chansons si jamais l'aventure ça vous plaisait, voilà donc euh, bah, écoutez on va essayer ça et euh, vous me direz ensuite ce que vous en avez pensée, c'est parti je ne me trompe pas de bouton on y est, hop là C'est presque totalement évanoui. Seul espoir nous tient encore, nos corps serrés s'entrelassent jusqu'à l'aurore. Pour savoir si la paix reviendra un jour, il faut continuer a marcher côte à côte sans jamais se retourner, puis s'aimer. Alors je sais pas ce que tu en as pensé. J'ai la voix un petit peu euh, pas géniale parce que j'ai chanté tout le week-end que je vous dis. Je sais pas, toi, t as, t as les, les paroles, les machins, qu'est-ce que... Alors déjà, il tu... faut, faut que tu nous précises un petit peu euh, qui a écrit les paroles. Kenshiro76, c'est un pote à moi. D'accord, donc c'est lui qui a... Qui a fait les paroles. Alors, ne... c'est pas l'adaptation rigoureuse oui. du texte voilà, japonais. C'est important de le préciser. Voilà, des... il, a, il a adapté, il a mis euh, des paroles à lui sur euh, la musique, euh, mais en rapport, bien sûr, avec euh, Ken le survivant, parce que c'est une chanson qui parle de Julia et du fait que Ken a perdu Julia et tout ça, quoi. Alors, Alors donc, euh, ton bah, avis Écoute, euh, je trouve les paroles plutôt bien écrites. C'est mm -hmm. vrai que ça retranscrit bien... Euh... La série, hein, pour ceux qui connaissent, et puis la fameuse histoire, justement, Ken, Julia, etc. Mm -hmm. Donc, ouais, ouais c'est plutôt sympa. Ouais. Donc, euh, donc, on a un bon jugement. Et sinon, euh, l'interprétation <rire> Alors, l'interprétation, tout le monde <rire> connaît tes interprétations, donc on voit que c'est euh, bien adapté à ton style. Voilà, bon, d'accord. Voilà. <rire> Ok, attendez. Mais euh, j'étais pas très bon là parce que j'ai la voix un petit peu cassée. J'essaie de la refaire peut-être un oh peu voilà, mieux une autre le, fois. C'était euh, le <coughs> petit euh, C'était un voilà, voilà, petit collecteur, vous l'avez déjà entendu nulle part, puisque euh, en l'occurrence, voilà. <rire> Donc c'était une exclusivité rien que pour vous euh, sur Génération Manga. Alors on va euh, clore euh, cette. Euh, on doucement de la fin, oui. Euh, euh, du Grand Rex, mais on va parler quand même de Dominique parce qu'elle était présente, Dominique Poulain. Il faut pas oublier notre ami Dominique quand même, euh, On en a déjà un on petit peu, peu parlé, mais on va y revenir. énormément. Mm -hmm. Donc Dominique hein, euh, qui a interprété donc, les fameux génériques de Candy. Voilà, à les à seuls, les vrais, les à premiers. À l'époque, c'était devenu culte, hein, ça s'est beaucoup vendu, euh, des milliers d'exemplaires pour le, le 45 tours. Oui, il est super courant en brocante. donc si vous ne l'avez pas, vous le trouverez sûrement. Ça faisait partie des, des, des gros hits. De, de ces années-là. Pour la petite histoire, il est ressorti en single CD accompagnant euh, l'album de Amélie Morin. Bah, transmission de pensée. Dans une quête <rire> qualité, tu vas nous en parler. Oui, parce que bah, forcément, euh, en... l'éditeur, alors je ne sais pas s'ils avaient les droits ou pas. Euh, en tout cas, ils n'avaient pas les masters. J'ai un gros doute quand même, parce que Ça, c'était chez Universal déjà à l'époque. Ça avait été racheté, puis ça faisait partie des discades à l'époque. Effectivement, mm -hmm. on, on en 1960, ans qui n'avait absolument pas le master, vu que le truc craque de partout, mm -hmm. Et on sent que ça a été très mal numérisé aussi. Donc, excusez-moi le terme, c'est un autre travail de cochon. Voilà. Euh, mais disons le hein. Mais bon, c'est un, un petit peu dommage, mais je pense que c'était une sorte de. On va pas dire d'attrape Nico c'est un, un peu... Non, dur, parce que tu, euh... en fait, tu achètes l'album d'Amélie, donc c'est un petit bonus simplement. C'est un bonus, oui, mais voilà, mais ils ont capitalisé là-dessus pour que les collectionneurs achètent pour avoir le disque. À défaut de... Oui. Ce qui est quand même dommage, puisque... Mais bon, c'était un double album d'Amélie où on retrouve bah ces chansons cultes. Voilà, et de très f... bon album d'ailleurs. Non, mais je veux dire, si c'est un prétexte pour obliger les gens à acheter, puis à découvrir les chansons autres d'Amélie, c'est très bien, par contre. Voilà, c'est pas plus mais mal. Mais je Flaire que dans leur esprit, ça s'est pas passé comme ça. C'est peut-être pas comme ça dans leur esprit, mais c'est comme ça dans le mien. En tout cas, on vous le je euh, voilà. conseille ce double album parce qu'il y a plein de super chansons notamment des petits collecteurs donc il y a des chansons qui au départ ne devaient pas être sur l'album puisqu'elles n'avaient pas été finalisées ce qu'on appelle des démos pour les anglophones des mmh, maquettes pour des les Frenchies voilà. et donc il y a des morceaux plutôt sympas okay. et puis bien sûr son, le nouvel album d'Amélie Astralgram que vous pouvez commander partout il faut la soutenir, hein. elle essaie de faire des trucs c'est très bien, elle continue avec voilà. elle euh, on en parlera, euh, bientôt. On en parlera aussi. bientôt aussi avec Amélie bien entendu Voilà, voilà, voilà. Euh, Liliane euh, donc euh, quand elle est arrivée donc, pour euh, clôturer euh, le concert, donc, nous a chanté certes Edgar de la Cambriole magnifiquement. Ah oui, c'était magnifique. Yeah. Euh... Donc euh, Liliane, si tu nous écoutes. Et elle nous a oh, aussi oh, oh. précisé euh, donc avant qu'elle avait aussi fait des publicités, donc celle qui faisait bon. les voix de Barbie, et c'est celle aussi qui faisait peu... Pousse Mousse vais dire petit pimousse. <rire> C'était pas, <rire> pas loin. La pique qui chante. La pique qui chante et pas la fée sauvage. Donc voilà. Et euh, donc du coup, elle nous a gratifié sur scène un petit euh, pouce mousse ça pousse sa mousse, qu'elle est douce cette mousse. C'est bien plus malin pour se laver les mains. <rire> donc elle, elle nous l'a fait. A fait, fait plein. <rire> elle a fait elle a une carrière de folie, on <rire> voilà. en parlera aussi bientôt. Parce que vraiment, elle a une carrière euh, magnifique, fantastique. Et euh, c'est une artiste qui, malheureusement, n'est pas très connue, c'est un petit peu dommage. Oui, parce qu'elle est surtout choriste, donc elle est surtout en arrière-plan, euh, derrière les autres, à soutenir les autres. Et comme l'a dit euh, si réellement Michel euh, sur scène aussi, euh, les choristes, souvent, chantent beaucoup mieux que les chanteurs. Et oui, sont parce là que, pour que pour être choriste, le... il faut vraiment avoir déjà une très bonne voix, une très bonne technique vocale et une sacrée formation. Voilà. Jamais on en a entendu euh, des choristes qui assuraient pas. Ça, ça n'existe pas, ça. Voilà, voilà. Et je vous rappelle donc pour mémoire que Olivier Constantin, le chanteur de Cobra et Super Durant, est également choriste voilà, de Voilà, Qui est actuellement temps. aux États-Unis, lui, du côté de Miami. Donc ça vous explique pourquoi il n'était point là au concert du Grand Rex Parce qu'il oui. aurait pu. Euh, alors c'est un petit peu compliqué avec lui parce qu'il ne souhaite plus trop. Euh, ah bon, pourtant il est revenu à l'expo. Euh, euh, oui, mais c'était il y a longtemps. C'était y longtemps, y c'était y en, en 2002, ouais. il me semble, bah, de mémoire. Oui. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et c'est des choses qu'il ne souhaite plus faire. Alors, il y a autre chose. Donc, beaucoup, hein. beaucoup de gens se sont émus de l'absence de Lionel Leroy. Donc, on euh, vous l'a déjà dit, mais on va vous le répéter. On va vous le répéter. Hein. <rire> il ne veut pas. Oui. C'est pas pourquoi on ne demande il... pas, c'est qu'il ne veut pas. Alors, j'ai des petits bruits de couloir, comme quoi, éventuellement, peut-être, il accepterait de venir en chanter. Mais alors, une seule, donc c'est pour vous dire, si on arrive à, lui, à, à ce qu'il chante avec lui, euh, Noam et Nick Carr. Donc euh, nous, on est tout à fait pour euh, qui est y ait Nick Kerr, parce que c'est quand même le chanteur de pole position et de Jace euh, qu'on adorerait entendre en live et en long. Mmh. <rire> surtout le pole position. Mais voilà, donc, donc sachez qu'éventuellement ça pourrait se faire à condition qu'on arrive à, à ça hein, fait certaines beau, conditions. Ça fait beaucoup de euh, si, hein, tout ça quand même. Si maman, si, si maman, tu me ma vie. donc voilà Sachant que Noam <coughs> actuellement oui, oui, oui, ne souhaite pas donc non plus. effectuer ce genre de prestations. <rire> voilà. Parce qu'il a plein d'autres projets, puis il n'a pas envie en ce moment. Donc bon, c'est compliqué. C'est un donc, petit euh, peu compliqué. En tout cas, ne tapez pas sur les doigts des organisateurs en leur disant mais Alors, comme ça se fait, vous ne pensez pas à Lionel Leroy, mais il pense à Lionel Leroy jour et nuit, vous ne vous inquiétez pas. Nous, on pense à lui, mais lui, pense pas à nous. Voilà, c'est ça. En gros, ça va être l'idée, tu vois. Euh, donc euh, on le travaille au corps Après tout on l'aura peut-être à l'usure Parce que Claude Lombard au départ ne voulait absolument pas Venir sur scène pour chanter et on l'a eu à l'usure Donc euh, Je ne dis pas jamais mais je dis c'est difficile <rire> donc, donc voilà Voilà, C'était notre rétrospective donc, de cette soirée euh, bah, Si vous y étiez Vous avez plu avec nous revivre ces moments Et si vous n'y étiez pas euh, J'espère que vous, vous n'avez pas trop de, de regrets bah, Moi, voilà. J'espère que vous avez des regrets parce que je vous ai prévenu Voilà et que la prochaine fois vous m'écouterez En voilà, tout ce cas dit... c'est un événement Vu que ce sera un événement unique Ça valait la peine de marquer le coup voilà. The donc, place euh... to be Le Woodstock des génériques J'y étais C'est ça qu'on pour, euh, vous pourrez vous dire Bon bah on va se quitter Donc la semaine prochaine On aura donc nos interviews euh, Des euh, chanteurs Oui ça démarre Donc voilà. là vous allez euh, entendre euh, Des sacrées interviews hein, Avec euh, nos amis Ça va démarrer par Michel donc, euh, et Valérie. Voilà, la famille Barouille. La famille Barouille. La Michel famille Barouille. Qui, euh, donc vous allez le voir, nous a confié des choses qu'il n'avait pas confiées auparavant, parce que là, on va très loin dans sa carrière, dans ses débuts, etc. Vous allez voir... Vous allez vraiment vous régaler. Et donc, la semaine suivante, le fameux spécial Candy. Ah, ah, ah. Donc, avec Madame Igarashi en interview exclusive. Hein. On vous rappelle, on était trois médias, donc euh, à pouvoir faire une interview avec Madame Igarashi. Il y aura, bien entendu, euh, spécial Candy oblige Amélie Morin. Amélie Morin hey. qui nous parlera de ses années de doublage. Là, vous allez voir aussi beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Et donc, on aura Dominique. Et oui, et Dominique Poulain, la chanteuse voilà. Puisque c'est la chanteuse des génériques voilà, de donc, donc du lourd, du très lourd Donc semaine prochaine et dans 15 jours, il faut être fidèle Là, là du... Encore plus que jamais C'est du bon là, vous voilà. allez avoir de l'exclu, vous allez vous régaler Surtout si vous êtes fan de Candy Et puis de, bah, bien entendu de ses artistes Voilà, voilà, donc ça sera la semaine prochaine Et puis la semaine d'après Michel et... Euh, qui est en vacances pour quelques jours Donc euh, si tu nous écoutes Michel, un petit coucou Voilà, un gros coucou à, à Michel Allez Un euh, Antique pour euh, s'en aller Puisque c'est générique euh, De euh, génération manga Avec euh, ce coup-ci les paroles Allez à la semaine prochaine Ça sera pas la star Nigo Nigo Voilà hein Dans la nuit et ses mystères Quand les ombres font peur Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur n'abandonne pas n'abandonne pas si tu crois tu as tout le pouvoir garde la foi tu survivras Des choses anciens, raconte une belle histoire, un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire, n'abandonne pas, n'abandonne pas, pas na si tu forces, tu auras tout le pouvoir, garde la foi tu survivras.